Oh <laughs> 对不对 Come <laughs> What? <tries> C'était à l'instant euh, Christmas Crisis Party 1 euh, qui évoque tout à fait la crise de nerf que les voisins vont faire à Noël quand ils vont entendre ça, lorsque je le mettrai à fond sur ma chaîne. Non, non, vous inquiétez pas, je ne fais pas ça de toute façon. Le soir de Noël, euh, bah, je préfère pas vous dire, euh, vous détailler ce qu'on entend habituellement ici, mais en général, ce n'est pas le Père Noël qui passe, mais plutôt euh, Papa Nyol ou Papa Schnapps, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, Enfin, franchement ils ne sont pas dans un très bel état je sais bien qu'il faut s'amuser mais enfin bon là il faudrait au moins qu'on soit en mesure de s'en rappeler qu'on s'est amusé pour que ça vaille le coup et donc ce morceau qui vient de passer, ce morceau de musique c'est par a h n je ne sais jamais comment prononcer ça ils ont toujours des noms bizarres 2 a c h Enfin, enfin, en minuscules, A-A-C-H, majuscule H, en minuscule un N et en majuscule un N. Parce qu'en plus, il y a des trucs avec des minuscules et des majuscules. Et bon, est-ce qu'on prononce les majuscules ou les minuscules autrement euh... C'est assez mystérieux. Et puis, si ça se trouve, peut-être que son nom se, pro se prononce tout à fait autrement, que ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit pendant qu'on y est. On ne sait jamais. Mais dans l'immédiat, on revient à des choses qui sont beaucoup plus traditionnelles, puisque c'est un traditionnel du 19e siècle que Stéphane Roger nous a arrangé euh, donc, euh, la, pour l'année dernière. Euh, 9 décembre 2007, il a mis ça en ligne, euh, donc cinq euh, jours après euh, ce petit travail d'arrangement. Donc l'arrangement musical, l'interprétation, le phonogramme qui en découle. Donc ce que vous entendez, c'est placé sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Mais bien entendu, l'œuvre originale appartient toujours au domaine public. Donc euh, sinon, ce euh, passe-t-il sur le chat ben, rien, de, pas, rien de particulier, ils sont en train de, de parler de problèmes de « je ne donnerai pas la marque du machin euh, ». On n'est pas là pour faire de la publicité, on est là pour écouter de la musique libre. Et donc vous êtes à l'écoute de Radio Dogmasic ou de Makeface Radio, ou les deux à la fois, mais bon, c'est pas très conseillé parce que l'écho ça risque de faire un peu « space ».